S'en fout pas mal. <rire> non, il s'agit plutôt de Sinistros. e De quelle façon voulez-vous que je m'en débarrasse L'écartellement, la décapitation, le bûcher ou les viscérations À vous de décider. Et nous, nous ferons, Sinistros e inclus, un plaisir d'inquiéter à la demande générale. <rire>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 get trash sucker. Go!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 ビエン・ウォッチ・ミュージック・ダニエル・コテ、オコリマソン et オ・ドワ・リヴィアメタル・ポイントコム、コンド・カロンドラー、ポイント、ソロンドラー、ソロンドラー、ポリデュー、ドラー、ポリデュー、ドラー、ポリリー、ポリー、ポリディー、ポリディー、ポリディー、ポリディィー、ポリディー、ポリディー、ポリ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 I I'm g o n go get a n o t h e one. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 27 septembre de l o n de Disgrâce 2011. I am Dr. Payne Pendragon. Et, qui d'autre que la peste faite Goblin? La peste elle-même en personne. Elle a fière allure, la peste. Oui, ce gobelin gris de malheur. Oh, oui, et quelle h r Viens encore hanter vos émissions pour votre plus noble fait plaisir. Et si c'était toi qui représentais la peste au Moyen-Âge, laisse-moi te dire que je l'ai trouvé vraiment peureux. Ah,、oh, c'était. C'est pour ça que ça a fait un carnage extrême.、Euh. Oui. En fait, l'effet. La le... peste elle-même a eu peur de moi. C'est、euh, ça. L'effet était plus par.、Euh, l'effet de, je dirais, de. Pas de destruction massive, mais bien de. Contamination a été fait beaucoup plus par le découragement de voir. Ah, <rire>、oh, c'est、ouais. juste ça, la peste.、Ah, c'était juste lui, là. <rire> c'est ça qui a causé tant de dégâts. <rire> c'est pas pour rien q u e l e dise, oh, il m'a sacré dehors à couper i dans le derrière. Oui, j'en a v a i s fait autant si j'avais pu.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 Euh, avant cette pause publicitaire, que nous avons tous,、euh, apprécié, et, ce, allègrement. Formation suivante, Legend of the Dam. Eh, ben, l a très bonne formation, Legend of the Dam. C'est donc ben de... drôle, h e On dirait qu'il y a juste nous autres qui connaissent ça. Nous sommes les deux, les deux seuls fans Nord-Américain, s probablement. Non, je dis ça, j'espère que c'est pas le cas, mais.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 C'est le même album, mais différemment、euh, placé en ordre de. o u i ils ont、minutes. mis la 3, la place de la 2. Ouais, c est c est ça ressemble à 0. Ils ont fait tout un chemin. Non, mais zéro, ils, ils ont. Ils n l'ont pas, pas enregistré. Il n'y a du pas du de réenregistrement. OK. Non, non. <coughs> Juste auparavant, nous avions Marley v a l e n t e Creation et la pièce Slaughterhouse. Quand on retrouve son dernier album, i n v i d i u s Dominion, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast, c'était précédé de Pastelage. n Oh, que oui. Mais Pastelage. n Et la pièce.、Hey, eh Écoute la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 Bon, ça, c'est très sale, ça. <rire> <rire> Pas pour rien qu'on v a s s e être des c o r o n s Non, ça, mais. On d i r a i t si bien, notre、euh, Jean-Garon national. <rire> de... <rire> oui, effectivement.、Euh, personnage très coloré. Très c o l o r i é aussi, je vois. Colorié, ouais, ouais, ouais, c o l o r i é oui. Oui, c'est ça. Ca Cali Mériot. Cali Mériot, <rire> oui. Donc,、euh, Ace Fear r étant la pièce Clock in Shit tirée de To The Nines qui est parue en 2009 sur Night Palm Records. À noter que le prochain album, la dernière présentation de cette formation.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 Non, c'est,、euh, vraiment, u、euh, n groupe,、euh, qui, à ses débuts, est passé de, de, de, inconnu à chef de file incontestable de la scène folk metal en cinq ans. Ben, moins de cinq ans. 87-8? 87-8, euh, ouais, c'est ça. Slovo est, ça fait partie de le, ça va être un, Un must de, de 2011. Pas, pas un autre qui se rajoute au x millier s de, de, de la rétrospective. Là. Ouais, il va, va peut-être falloir、ouais, qu'on passe à un choix.、Là. Moi, un sinistro, je ne t'en déplaise, je ne voudrais pas te décevoir. Ça, mais... c'est en bas de 8 sur 10, ça ne passera pas, je n'en ai pas. Il n'aura pas le choix d'éliminer <rire> quelque part.、Là. Euh. Avant que tu nous présentes、euh, cette intéressante、euh, petite flûte. <rire> petite flûte,、euh, petite. Oublie pas de commencer par la pièce numéro 2, parce que n o n c'est déjà prêt, mon garçon. Regarde, le chiffre qui est marqué là, c'est 0,2. Et c'est bon, avec des titres aussi.、Euh... Évocateurs, k e que... r l o s Blueglass, Nussbarkassa. Non, ça, c'est de l'allemand, a h、ah, excusez. Ben, allemand, russe, tout Paris, là.、Euh, je vous rappelle simplement que le mardi 18.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 Arcana? Non, un petit instant. Ah, pas fini. Vous、ça? savez qu'à réanimation ici,、euh, généralement, lorsqu'on fait nos playlists, il、euh, faut qu'on aille voir sur des sites Internet quelconques pour prendre certaines informations. Ah, moi, je les ai inventés. Ok, je fais, oh, <rire> d'accord. Toi, c'est original comme dit ça. Je dis, quand le site n'est pas f o r c é m e n Non,、euh, toi, je sais que tu utilises beaucoup Spirit of Metal. b En en fait, puis... c'est Spirit of Metal qui m'utilise. <rire> beaucoup. Je sais, tu as payé pour ça. ça.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 Non, c'est sûr que. Quoi, déjà, q u écrit avec des lettres qui sont francs, ben universelles, d i s o n s l à、oui, oui. nord-américaine ou française ou peu importe, c'est déjà pas évident à prononcer. Non, fait q u e DE s E à l'envers、oui, pis des P tout croche, c r o a n d c'est comme n plein ça. ça c'est en, en plein ça. Non, non, c'est pour ça que moi, mon choix se porte immédiatement sur Palmolive-Vessel. Palmolive-Vessel. v a l o r s Voici a r c o n a avec l'album s l o v o On va commencer avec la première pièce、euh, qui est la deuxième de l'album.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 C'est, <rire> c e t c e s vrai, ça? Oui, apparemment, oui. Ah, ouais.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 Appelez-nous au 51 80, 376 51 83. Et prière de ne pas le, le, le traduire, s'il vous plaît. Non, ne le t r a d u i s e pas, mais dites-nous juste comment ça se prononce, <rire>、euh, si vous êtes capable. Alors, c'était、euh, Arcona et l'album Slovo qui fait suite à Goyra de Goy. OK. Ben, de sens, ça à russe, la ouais, ça va à l'air russe, Oui, ça va à l'air russe, effectivement. Ça va à la popée. Oui, quand on s'appelle la paresse Troïka. La paresse Troïka, c'est le père Troïka. Oui.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 Il s'adresse au dernier album de Mastodon. Ah non. Oh que oui, moi. Pas、frère. sûr. Ah、uh, oui, ah、oh, oui. Ben là, moi déjà, Crack the Sky.、Euh, moi j'ai pas... bien aimé Crack the ben Sky. Ben moi, il n'était pas tombé dans les très bonne s grâce. s Moi j'ai bien aimé Crack the Sky. C'était pas mon meilleur. Non, mais mon... c'est pas mauvais.、Là. Honnêtement, mon meilleur, c'est encore Leviathan. Leviathan. C'est vraiment un、bien. classique.、Là. Ça, c'est un album qui est quasi parfait. là.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 Ben moi aussi, je l'ai écouté. Oui, je le sais. Je le sais. J'ai donné une cote de 3,5 sur 10.、Ça、je fais ça, ça rarement.、Hein? Oui, c'est pas très... ça ne vole pas haut. Ça ne vole pas haut et je dois dire que musicalement, ça ne vole pas haut. Non,、donc. tu ne passeras pas ton secondaire 5 avec ça.、Hein? Non, mais même pas avec un e n o t e d e passage de 40%. Non. non. C'est un album que je qualifierais de raté, de carrément sur une.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 La pochette est pas belle, est pas attirante. Il y avait des belles pochettes. Mastalone, il y avait un bon contenu. Là, c'est vraiment, c'est raté.、Mais、honnêtement, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je le recommande pas du tout. e、euh, u je recommande pas d'investir,、euh, aucune somme d'argent dans cet album-là. Ben, attendez, il va peut-être se ramasser une et 95 des comptoirs de Walmart. <rire> oui, c'est vrai. D'ailleurs. À côté、euh, de Marie-Hélène. C'est、euh, ça, <rire> exactement. Ce que j'ai v u d'ailleurs,、euh, il <rire> y a récemment.、Euh, donc, ma salampe d e s h a n t e u r s pour moi. J'ai donné un 3,5 sur 10 et je me trouve généreux. Ah oui? Oui, parce que ça n'a pas été des deux pièces dont je viens de nommer ça. Il y aurait titre, eu un zéro. Il y aurait eu 0. Il y aurait eu 0. Regarde, c'est bon à rien. Rien à faire, r p p r t Écoute, puis avec un CD, tu peux même pas jouer au frisbee comme il、Mais、faut. o u tu sais, a r d e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 OK, on va la recommencer pour que tu puisses avoir un peu de satisfaction et moi demain. Bon, on retourne avec l'album de Mastodonte. Bon, moi, je reviens avec Mastodonte pour vous dire que moi, en tout cas, cet album-là, je l'ai trouvé plate en tabarn. <rire>、ouais. ouais. p i Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. On avait manqué notre punch. Désolé.、Euh, maintenant, t r o i s i è m e m é t a l n'est pas bon. Allez, essaye, p i s t'en c a l e D'accord.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 Et tant qu'au samedi, soit le 15, End is Near, Mass Murder, Messiah, ins Insurrection, ou Insurrection, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, c r y p t o p s y Sacrifice et Cavalera Conspiracy. Le prix des billets est au coût de 40 soir individuel et le forfait de u x soir s est au coût de 70 Les billets sont en vente chez Sinistros. Ah oui? Ben, tu sais, ça va, mais ça vient d'être décidé, là. Ah. Non.、Euh, Mais si tu veux garder le cash, on ne met pas c h e c Oui. J'imagine que oui, tant que tu ne fais pas p o i g n e r Ah ouais, c'est vrai. C'est comme tout qui r i m e Tant que tu ne fais pas p o i g n e r tu as le droit de le faire. Ben, tu... n'importe qui le fait, là. Regarde.、Ouais, c'est sûr. Ça va dans une partie de u n combien de construction Ben、oh. <rire> eh、oui、euh, Les billets sont disponibles chez Musique Daniel Côté, Le Colimaçon, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban à Drummondville et sur le 3RVRMetal.com via, via PayPal. Là. Notre ami, le Hellborg Tower, hey,、oui. est récidive après quelques mois d'absence, puisque notre, ce cher euh, euh, amalgame de boulons et de microprocesseurs a eu、euh, un horaire qui ne lui permettait pas de collaborer aussi、euh, souvent qu'il l'aurait désiré. Peut-être qu'il ne voulait pas p en tête. On va lui faire plaisir, ils、ouais, vont arrêter e faire des u h o s e Ils vont lui faire former également une capsule. Mais justement, il nous envoie une nouvelle capsule.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 C'est de la conspiration, e h e l b o r n i c、mm -hmm. e、euh, t la semaine prochaine, s i、si、tout va bien, on vous passera l deux, e deuxième segment de ce, t t e capsule, 100 Dead Musicians. Donc, vous allez entendre à l'instant son, euh, s'agit d'un montage reconstituant certains événements et narrations qui sont f a i t s de la part du Hellborg Tower. Donc, on va aller écouter ça pour les pratiquement, dix、euh, prochaines minutes et espérons que ça va vous apprendre quelque chose, bande d i g n a r d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 1980BONSCOT,ECDC。1980John Bonner,Let's、um, Settle. 1982, Randy Rhodes, Quiet Riot, Ozzy Osbourne. 1986、1996, Cliff Burton、Metallica。 286、フェロー・リネット、テロイズ・エ エック 1991 Patterson In the Olin, alias dead Mayen, Chris Oliver, sabotage. Ocean Oxid, alias Eronymous, man. 1994, Chuck Valley, Murphy's Law, l u d y c h r i s Hey boys, girls, come and gather r o u n d and I'll sing a little kitty about Old j o e Bob. Now Old j o e Bob's not around today, but his spirit lives on, I'm sorry to say. 1994, Jerry w e t t DBC. 1995, Ingo s c h w i c h t e b e r g Halloween. エリック・ボデ g ア・ガニ 199、Garson Wilson、メガド l ッ t Well, toute une.、Euh, comment pourrais-je dire? Une énumération、euh, funeste. Mais、eh、oui, il y en avait que là-dedans qu'on ne savait pas q u i m a i s non, effectivement. <rire> en fait, j'en ai appris, là. Ouais, moi aussi. Je savais même pas. Pourquoi que... de sabotage? Je ne savais pas qu'il était mort, mais oh, moi. <rire> je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais même pas, moi, que le drameur de Megadeth avait. Avec... Le drameur、oh, du s e n a t Non, je ne savais pas.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 La musique de hard rock à heavy metal、tout、à d tête aujourd'hui. Absolument. Ceux aujourd des, des, des, des, des, des grands de ce monde de la musique sont décédés au fil des années.、Euh, en 9 1 c'était une.、Ouais, c'est une année assez ploche. Les、ah, BM sont pas chanceux. Ben non, non, moi, ça、euh... m'inciterait pas à aller jouer avec eux autres. Oui,、ouais, si、c'est pas, pas du tout. Oui, i l ont a u s s un p a c t avec le Yorbe, eux autres. <rire> Ou l'inverse. Ça vient i u i de la Norvège, ça. Oui, parce que oui. Ça、hein. va leur apprendre à brûler des églises. C'est ça, voilà. <rire>、euh, <rire> je ne dis pas ça l'année si tard. En tout cas, regarde,、euh, ça entend que、euh, des fois, quand tu.、Euh, quand il dit, quand tu t e s Quand tu joues avec、euh, la feuille, tu te brûles. C'est cela. Quand tu tentes, tu te dis, ah, ben, il se retourne.、Euh, bon, e、eh、t bien, la suite la semaine prochaine pour Hot Dead Musician.、Euh, pour, Comme je l'ai dit, la section、euh, jusqu'à 2011. Maintenant, continuons avec, avec, avec, avec, avec, avec une section、euh, musicale.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 Euh, allons-y immédiatement avec,、euh, d e n t r é e cet album qui ouvre l'album de Leper Affinity. Non, la t u n e la plus poche, en plus. Pouf,、ouais, es l la...、euh, est r è s poche, e u tu ne connais rien, il n a rien. Non, e sais, c'est pour ça que je dis ça. Go.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 Pièce d'ouverture de, de l'album Communion qui est paru en 2008 sur Season of Mist. Très bon album.、Euh, en fait, je le trouve、euh, aussi bon que The Great Mass. Ben, ça a l'air assez, assez flyé. Et、euh, je m'excuse pour、euh, la coupure subite de la pièce de Leper Affinity de Hopeth en ouverture de bloc.、Euh, je ne sais pas, problème technique, la pièce o d y s s e q u e l è r e était là.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 m o n r i c e <rire> Mon petit voyou! J'ai e v s plus de temps de parler de ça! <rire> On voit ici que ma salon ne s'adresse à aucune couche d'âge. Pourri, pour pour couche <rire> Les couches d'âge. Les couches d'âge. <rire> hey! <rire> je veux faire u n autre bâche, cette fois-ci, du point de vue cinéma. J'ai é C'est o u t é c le seul film que j'ai réussi à écouter、euh, ce week-end après ma, <rire> ma débandade intestinale. o u o i finalement?、Ouais, finalement C'est peut-être ça, ça s'est reflété <rire> sur le film. C'est peut-être ça? Tu as rendu malade, en f i n de c o m p t e Non, parce que c e s t après. Oh. Et voilà. Ben, t as et... rendu le film malade, en f i n de c o m p t e il y a de fortes chances, effectivement.、Et、je parle ici du film qui porte le titre de Hobo w i t l a Shotgun, qui, selon les previews que j'avais vus en ouverture de d'autres films, semblait être un peu dans la lignée des Machetés. Un film qui se voulait,、euh, oui, très violent, très、euh, rempli d'action, mais aussi une forme de parodie des films des années 70. Eh bien, ce n'est pas le cas.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 L'histoire est très simple, très minimaliste, voire même, e、euh, n en fait, absolument inutile. Un robot, si vous préférez un sans-abri, arrive par train dans une ville qui semble être...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 Le shotgun et décide de faire l e m é n a g e Mais c'est complètement ridicule. C'est absolument stupide. Il ne se passe rien. C'est plate. Tout ce qu'on voit, c'est des têtes explosées, des pieds se faire couper, puis ça mène absolument à rien. Puis les a c t e u r s sont vraiment nuls à chier et par-dessus le marché. Je l'ai vu en français. La traduction est ah, québécoise.、Ah, québécoise. J'ai rien contre les traductions québécoises. Il y en a d'excellentes. Mais celle-là, elle est vraiment nulle. C'est une traduction québécoise où on entend des sacres, des c o l l i e s à la slap shot, de, la -shot mmh. avec mmh. toutes sortes d'affaires épouvantables. Ben,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 Que j'ai découvert avec、euh, immense plaisir. Ben, j'espère. C'est drôle de voir, c'est Victory Records, pas un label. Ouais, s mais tout normalement, tout. oui. Ben là, c'est pas du hardcore du tout. C'est du bon dead grès sonnu. Je n parle pas trop de gras, là. Moi, <rire> <rire> toi, dans ton cas, c'est vrai que je parlerai s pas trop d'astico non plus. <rire> non, ben, ça, ça passe. Non, c'est un, un très bon dead、euh, qui, qui joue pres presque dans le dead and roll avec la saveur trash、euh, par moment. Euh, ça rentre dans la mythe. C'est très efficace, c'est très très bon. Puis moi j a i bien a i m é ça. Tu nous présentes cinq pièces? Des cinq, cinq premières pièces de l'album, Kill on Command. On va commencer avec Their Finest Hour. Voici Jungle Rock. Go!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 ビリアン・ワンチェ・ミュージック・ダニエル・コテオコリマソン、イオドワ・リヴィメタル・ポイントコン、オフド、カロンドラー、ポイント、ソロンドラー、ソロンドラー、ポリドラー、ポリドリー、ー、so、ド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 Pas, c'est pas bien, mais grave.、Là. Non, non, non, tout à fait. Ils pas les albums parfaits l sont s rares, hein?、Mm, oui.、Ouais, que... Mais encore là, c'est subjectif. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé le b a r r e de Jungle Rock, de Kill a n Command. C'est sûr et certain que je me procure ça. Disons que, que c'est pas mal, pas mal plus enrichissant d'écouter ça que deux trucs que je vous passerai dans les prochaines semaines que je parlerai pas pour l'instant. Ah, <rire>、euh... c'est prometteur.、Mm. D'accord. Et puis n C'est deux grosses déceptions. Oui. Oui.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 Euh, donc, c'est à 19h au Café Campus,、euh, il en coûtera 20$ et 25$ taxes incluses, et les billets sont disponibles via admission. Lundi, le 10 octobre, c'est Saxon, Borealis et Heroic. Au Faux-Fonds électriques, au coût de 20$ et 25$ taxes incluses via admission, c'est à 20h. Paris, Paris, c'est ma télé, s t Paris! Grand-mère, s'il te plaît. <rire> C'est g u i Malmsteen, c'est ça, le 18 octobre. Arrêtez-vous avec ça. Euh. Chimera et Hon Hearth en compagnie Skeleton Witch, Molotov et s o l o t i o n C'est lundi Tain, le 14 novembre. En parlant à Julou. Ben oui. <rire> J'y peux rien.、Euh, donc, c'est lundi 14 novembre、euh, des 19h au Club Soda au coût de 22 et 82 et 27 et 30 plus t a x e s des p e s t a c l e s pour tous. Dark Funeral le 2 février. d a c i d e le 4 mars.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 Et 15 octobre prochain à la b a t i s t e Industrielle, t r o i r i v i è r Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et c i o u 8 9 présente le r o i r i v i è r Metal Fest 11e édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Sacrifice, a t h é i s m Cryptopsy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à r o i r i v i è r e s m a l e Bear. Cavalera Conspiracy. ビエン・ウェイト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 R34.I41.I41.K70.K70.Barique! Ho、oh, oh! ho! n a un gagnant pour le prix de la barrique!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 Pour L'écouter.、Right. MTV. Wow! m a k e s me want de smoke crack. Voilà. Il s'écria. C'est fini. n o n c e s ce m o m e n i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 Borderline d'être acceptable. Ben, tu v e u x s a b a t sonnait comme ça. Eux autres, c'était un peu normal parce qu'ils existaient depuis les années 80. Mais cette bande-là, Ruins, c'est inacceptable. Je viens <rire> de le décider. Gagne de jeunes qui ne savent pas tes pieds, l e u patentes, puis qui s'imaginent, hey, on connaît ça, nous autres.、Hein. On c e s t c o r r e c t Ben, écoute,、euh... en tout cas, Ruins aura prouvé qu'il ne qu connaissait pas ça. <rire> OK. OK. Ceci étant dit,、euh, la semaine prochaine, on vous rappelle que on aura la deuxième partie de la capsule Undead Musicians,、euh, qui se rendra jusqu'à l'année la, 2011, soit la, celle dans laquelle on évolue présentement, ou à peu près. Et que nous aurons probablement d'autres choses. Ah e n、bon, on a quasiment dévoilé un des p u n c h s à Sinistros de ses présentations à venir. Tu sais pas, on avait le f o i s de cinq balles. i n q Bon. Eh,、hey, le loup s'est présenté dans la bergerie. Et il a tout cassé. il a eu peur des moutons, ce coup-là. Ouais, c'est ça. Donc,、euh, mais pour l'instant, Sinistros nous propose encore un bloc.、Euh, pas, pas bien bon, je pense. Non, on pense avec pourri, pourri, pourri, pourri, pourri <rire> Grand-mère. <rire> c'est pas Mastodon, t e grand-mère. <rire> non, c'est ça. <rire> on parle pas du dernier Mastodon, t e grand-mère. <rire> on parle du, du, du premier album de、ah, c r é a t e u r Ah, je suis bon <rire> Bon, on va commencer avec Toxic Holocaust, avec Agony of the Damned,、euh, qui est tiré du dernier album Conjure and Command, sorti sur Relapse, plus tôt cette année. Très bon album. Excellent album, et on va avoir du Witchery, Swashbuckles, Sodom et Pony! Creator, on y va avec Toxic Holocaust. l e t o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 Les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochain à la Bâtisse industrielle, ici à Trois-Rivières, au 1760 avenue Gilles Villeneuve. Et que vous pourrez voir les formations suivantes vendredi Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, Atheist, Napalm Death et Annihilator. Et tant qu'au samedi, Andesner, Mass Murder, Messiah, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice et Cavalera Conspiracy. c o l i e s billets sont à haut. Le coût des billets est de 40 par soirée individuelle et, le forfait deux soirs au coût de 70 Les billets sont disponibles chez Musique s Daniel Côté, Le c o l i m a s s o n Profusion, e u faut que j'aille voir, je m'en rappelle plus, Vision Rock, ah, voyez, ouvre-toi d e h a r s tu v o i eh, maudite, t e Euh, Disque et ruban、euh, de Drummondville.、Euh, ben, je ne s a i s p a s、euh, pas mal dit toute la gang.、Euh, ben, de musique de Daniel Côté et via, via 3VRMetal.com i par PayPal. Ceci étant dit, aussi, autre spectacle à venir de 3VRMetal i samedi le 5 novembre au Racafé Le s Cé. Ça, ça va être cool. Oui, a s effectivement. e x h u m Gold War, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est、oui. pas le Carnage.、Euh, Havoc et Soul of Ignorance. Donc, c'est le 5 novembre dès 19h, c'est pour tous. Il en coûtera 20 hein, a v o q u moi. J'achète ça. Ah, un ben, un ouais, peu juste peu pour, pour e x u m b e Avoque, a v o q u man. Ben oui, oui, oui. Mais moi, j'irai même、avion. si a v a n t q u e t a s pas là, j'irai pour e x u m Moi, j'irai pour. Ah, non? Non. non. Ah, moi, j'aurais du fun, là. OK. Il asperge tout le monde de sang, puis. Tu veux b e n Non.、Oh. <rire> T'es dit, non, ben, pis là.、Oui. Peuré. Grand-mère. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et on se quitte sur une dernière pièce. Mais vieux, moins r que jamais.